Joq Et ne ne sera saisi pas de voir. L'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera Il n'y a rien de nouveau sous le soleil Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté un temps pour tuer un temps pour guérir un temps pour abattre et un temps pour bâtir il n'y a rien de nouveau sous le soleil Un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Il n'a rien de nouveau. Lesz Il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Un temps pour chercher et Un temps pour perdre Un temps pour garder et Un temps pour jeter Un temps pour déchirer et Un temps pour courre Un temps pour se taire et Un temps pour parler Un temps pour aimer Köszönöm, like hogy Il n'y rien de fort le soleil.